Dans toute la ville, on le nomme Pépé C'est un curieux petit bonhomme, Pépé Pantalon en accordéon, moustache noire en pire bouchon Quand on l'appelle, Léon, ah, il ne fait qu'un bon Dites-moi donc, sous le chapeau cocasse de Pépé Qui aurait plus de grâce que Pépé Il fait l'été quand il sourit, à qui toujours est tout réussit dans la vie. Pépé, pépé, pépé, Pé c'est lui. Sa chemise est trouée comme une dentelle. Mais il y fait des reprises avec des morceaux de ciel. Son cerveau balade.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 Pantalon en accordéon, moustache noire en tire-bouchon Quand on l'appelle, hop, il ne fait qu'un bon Dites-moi donc, qui a moins dans les poches que Pépé Et moins dans la caboche que Pépé Mais qui est heureux comme il vit Et qui s'enfoire dit merci à la vie Pépé Pépé